Hey. Hey. Hey. Je suis né un soir de pluie, grandis sous un ciel orageux. Dans le rap, je joue l'avenir de ma famille. Ce n'est pas un jeu. Je crois pas que t'es tout compris. Paris en Colombie, Y'a a pas plus d'écart qu'entre les narines de la clé Je vois chaque minute comme billet mauve, ça c'est des idées de pauvres Parce qu'on pense qu'à sortir de nos problèmes avec des louvres c'était mon bras droit qui Famille, ce n'est pas un jeu, je crois pas que t'es tout compris Paris en Colombie, y'a pas plus d'écart qu'entre les narines de la clé Je mourrais un soir de pluie dans un Gamos à 260 Partir avec le sourire, soit bonne. avec derrière moi des gyros bleus d'une de leurs dernière brigade et Aubernoir noir a remplacé le cache. -œil des anciens pirates, le vaisseau une caisse à 10 bars. le trésor une meuf un piave. Maintenant toute ma jeunesse fume, même les cons des ventes Il faut gros paquet y une pour que mon équipe détende. Un peu méfiant de nature, j'ai peur de perdre le cap. Je suis bon qu'à prendre de la thune toi t'es bon qu'à de ma famille ce n'est pas un jeu je crois pas que t'es tout compris Paris en Colombie y'a a pas plus d'écart qu'entre les narines de la en clé je m'ouvrais un soir de pluie dans un gamos à 1260 partir avec le sourire souhaite bonne chance à toute ma bande rien ne sert de